Et bonjour tout le monde bienvenuere bienvenue sur euh, sur ce, ce, ce petit stream de la musique de, de la tranquillité et de la composition surtout puisqu'on est heureux salut seb toujours euh, toujours présent ça fait plaisir comment il va le petit seb est-ce queest ce que tu t'es enfin remis ça va être l'arc euh, l'arc fier de de élarguer est-ce que tu t'es remis de ton petit euh, Euh, de, de ton rhume. C'était pas un rhume, c'était une sinusite, je crois. Comment ça va euh... Nous voilà, on a fait une petite pause la semaine dernière, on a fait une petite pause d'une petite semaine, il y avait besoin, après avoir composé 27 morceaux en 3 mois. L'arc-fièvre sinusite, ouais. <rire> ça va mieux, c'est bon, c'est passé ça. Euh, après avoir composé 27 morceaux en 3 mois, j'ai décidé de faire une petite pause parce que 27 morceaux en 3 mois, euh, c'est quand même beaucoup. On sera peut-être pas compte, mais euh, c'est quand même vraiment pas mal. Euh, et donc voilà, petite, après une petite pause d'une semaine, on, on reprend euh, les bails comme d'habitude. Vous voyez ici hein, les contextes d'accord, contexte technique, contexte. Oula, contrainte d'accord contrainte télé les contraintes de contexte c'est ce qui va falloir que je change le nom de ce, cette contrainte de contexte là c'est bizarre euh, et voilà tout, et tout ça en trois heures comme d'habitude voilà on va se faire se faire un petit morceau et pour plus boisson divine ce week-end à lyon ouais c'était bien dans le, le gymnase euh... <rire> j'ai essayé de trouver un nom nul j'ai vu les photos ouais, j'ai vu le photo le gymnase oh, ça fait pas rêver quand même hein. Autant la scène ça va les lumières tout ça, autant vraiment le gymnase ça faisait pas rêver. Sur les photos en tout cas. Un petit peu de déco c'est trop demander. Surtout pour euh, festival black metal euh, en plein après-midi. Euh, tu vous fermer les volets au moins quoi. Là c'était en plein soleil et tout, enfin euh, pas soleil, dans le gymnase certes mais bon. Bref. Bref, bref, bref, c'était bien. Tu t'es bien amusé Ouais, ouais qui dit ça le... dit oui. Il dit oui, c'est bien amusé. Ah ben tant mais j'espère que les copains de Boisson divine vont bien aussi. Et qu'on les verra dans nos contrées prochainement. Nous verrons bien. Bref, comme d'habitude, on est reparti pour une petite compo. C'était cool mais fatigant, tu es en Lyon. Juste le trajet aller-retour <rire> jusqu'à Lyon doit être fatigant. Euh, petite compo comme d'habitude, 3h prochain concert à Lente. Ouais, donc pas à côté. Donc si vous passez par là que, que vous nous écoutez depuis depuis la Bretagne, bien, euh, allez voir Boisson Divine, c'est cool, il passe à Nantes. Est-ce que, est que tu as la date du concert de Boisson Divine à Nantes Et nous comme ça en attendant, on va euh, tirer au sort quand on étude les contraintes, les contraintes techniques qui vont nous être imposées aujourd'hui. Il reste plus grand chose, on est d'accord, à recharger. Je crois qu'on arrive dernier samedi du mois, du mois de mai là. Donc ça va arriver aurait vers le au pifa au pi ça doit être vers le 22 20... euh... 24 ben voilà 24 très bien 24 mai à nantes boisson divine allez voir c'est super cool boisson divine c'est fort sympathique fort sympathique euh... donc on a toujours pas fait le tour des, euh, des contraintes de contexte moi on a déjà fait le tour des deux autres, qu'on a remis à zéro on arrive à la fin ferme pour de, des contraintes de contexte il en reste deux ou trois je crois Mais ça, ça être pour la fin, pour l'instant. On va commencer par les contraintes d'accord Alors on les a tous vus, les accords, comme je le disais, mais... Encore une fois, c'est le le mélange des contraintes qui fait... Euh, qui, va, qui va faire la spécificité de chaque morceau. Nous avons les accords de Mathilde, qui propose un Do, La dièse, Sol dièse, tout en majeur. Ça va donner quoi Hop, vous entendez mon petit Billy C'est... là prise difficile. Alors, d'eau la dièse, Le diaz. Ah, ouais, c'est pas mal ça. C'est un peu euh, un peu grandiose quoi, qui, qui peut être un peu un peu entraînant un petit peu et avec un peu trop tenu au milieu. Là, ça retient, là ça lâche. Ça avec un ça peut être très très cool. voilà là je, je double le sol de la femme on peut faire l'inverse. qui sonner, un peu moins grandiose, mais un peu plus euh, un peu plus sport quoi. Alors ça je vais le noter comme d'habitude, hop, je vais remettre le son, il y a du son, il y a du son. Je vais noter, alors, contrainte de Mathilde, donc elle propose Do, La dièse et Sol dièse, c'est bien ça. Euh, voilà, Mathilde Giala qui est une excellente clavieriste. Euh, si vous cherchez une excellente claviériste pour votre groupe intermittente évidemment euh, à ce niveau-là ça aurait été dommage de gâcher un tel talent et ben vous pouvez vous pouvez la contacter elle est très très douée euh, donc des accords assez euh, dans tout en majeur assez grandioses selon comment on les joue un peu plus sportif si on les joue un peu différemment ensuite technique Technique, il reste une technique, voilà comme ça on va pas se poser la question Et la technique, <coughs> un seul instrument, d'accord Euh ok <rire> Genre la technique me fait peur généralement Un seul instrument, donc je pense que je vais prendre Billy Un seul instrument Je pense que je vais prendre Billy et qu'on va s'amuser avec des octaves euh, et tout plein d'effets. Billy, Billy c'est lui, c'est petit euh, petite guitare quatre cordes que j'ai là. ouais euh, Hop, et puis on va voir après, euh, ça peut être en construction avec le contexte, donc euh, on va voir ce qu'on qu peut faire. Euh, donc bah, je pense qu'on va utiliser plein d'effets dessus, voir si euh, voir ce qu'on qu va faire. Voilà. Et comme d'habitude, selon le contexte aussi, on va voir plus d'image écran Ah ouais, ouais j'ai bougé un truc et ça marche plus, évidemment. Là, ça devrait aller mieux, j'espère peut-être. Allez, marche. Ah là là là là là Euh, c'est lui là. Pourquoi il veut pas lui Non, c'est pas ça. Euh, c'est ça. voilà c'est bon ça marche si je fais ça ça marche. oui ça marche euh, très bien et donc le contexte il va falloir aussi se décider euh, si la voix fait partie de l'instrument ou pas parce que sinon euh, sinon on n'a pas de voix du tout quoi selon le selon le bordel donc on va déjà voir le contexte que c'est. Non, bah du coup c'est pas possible <rire> Du coup il va falloir qu'on change <rire> euh, Le contexte que j'ai euh, tiré au sort c'est Poet poet tagada Entre guillemets fanfare Entre parenthèse, entre guillemets, entre guillemets, non entre parenthèse pardon Entre une fanfare, le problème c'est que Avec un seul instrument Ah ou alors on met un On met une trompette, et, enfin un cuivre et on fait un truc avec ça Oh, on peut essayer ça, on peut essayer ça, vas-y, on va essayer ça. Ça pas être foufou, mais on cest ça. Alors, est-ce que j'ai noté le Ouais, ouais, ouais, ouais. Hop, contrainte. Pot, pot, ta gada. Avec une majuscule. Pot, pot. Pourquoi j'arrive pas à faire majuscule Suis-je idiot, peut-être Pot, pot, ta Là, alors... Euh, hop, je remets un petit peu mes trucs en place. Voilà, comme ça je vois tout bien qu'est-ce qui se passe. Hop, on peut faire comme ça même. Euh, je vais vérifier un dernier petit truc avant de, de commencer. Euh, du coup, je pense qu'on va prendre Billy. On va prendre une... Euh, euh, comment ça s'appelle On va prendre une trompette ou euh, enfin un cuivre. et euh, on va utiliser des effets dessus quoi. Je bon, pense ça va être ça le plus simple. Qu'est-ce que vous en dites Ah, je suis faux sur ça sur ce morceau, c'est horrible. Hop, de toute façon, on va couper hop, le gobelin qui va des ici, on va le couper et on va démarrer tout de suite hein. Alors, je mets play. Voilà, il nous reste 3 heures. 3 heures, euh, les accords c'est un peu con cool, un peu grandiose. Euh, technique, un seul instrument, et contexte, pop pot tagada, donc on est parti sur sur une fanfare, tout papa, tout papa, tout papa, tout... Euh, on, on tombe sur... On fait un peu trop peut-être sur ce, ce, cette rythmique-là, tout papa, tout papa... Euh... Alors, je, je, bois, je bois un peu de thé, je bois un peu de thé. Et comme ça, ça me donnait le, le courage et la vitalité pour, pour essayer de faire un truc. Ok, alors... Ce qu'on faire, c'est que déjà je vais virer ce synthé, Billy je le garde de côté au cas où. Euh, piste MIDI, et on faudrait prendre un truc, je vais chercher un instrument. Alors, comme en plus, euh, c'est un seul instrument donc je peux même pas utiliser. Euh, J'ai des ensembles d'instruments qui sont cools, genre des ensembles de trompettes des ensembles de, de violon, etc. Euh, Qui font mais du coup qui font un effet bien meilleur que juste mettre 50 fois le même le même instrument euh, on, on, et là je peux même pas utiliser ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher les brasses c'est à dire les cuivres et il nous faut un truc à peu près au milieu quoi la trompette c'est haut le tuba commencé c'est un, un trombone peut-être un trombone c'est quoi oui euh, un trombone être pas mal Brasse ensemble J'ai le choix entre le trombone, la trompette, et le tuba, et la, la corne française, mais je sais pas trop quoi ça ressemble ça. Bon, je en partie sur un trombone, on va voir. On va voir ce que ça donne le trombone, euh... et comme ça je vais aussi utiliser le, le clavier. Euh... Le problème c'est qu'on peut pas utiliser ça pour... Euh... Au plus bas, je suis là. Et au plus haut. Euh, ce qui me fait à peu près, ça fait quoi ça 1, 2, 3 octaves. La comte française, c'est comme une trompette mais sans piston. Ok. Bah, je pense qu'on va partir sur ça. Trombone, on a 3 octaves déjà. Et, euh, et au pire un point rajouter des des octaveurs quoi. Mais euh, je pense que on, on est pas mal avec euh... Parce que ça ça se pas mal. Si je lui mets un octaveur en plus histoire de rigoler, il se passe quoi Euh plugin plugin, comme c'est déjà assez auto pitch, ouf Certainement. Hop moins -12. Ça va. Ça, ça fait ça fait du grave quoi et si je fais plus 12 Il est un peu plus vilain mais c'est pas ça va nous laisser euh, 5 octaves de marge c'est pas mal C'est pas mal ça nous laisse 5 octaves de marge euh, celui-là je vais le garder par là C'est comment Euh Star Trek c'est super bien Je peux plus monter après. Bref, bref, bref. On a quelque chose, on rigole bien, on rigole bien. 5 minutes de perdu déjà pour ça. J'ai bien tomber là, en fait. allez ah, j'arrête j'arrête promet j'arrête <rire> euh, donc les accords c'était quoi les accords c'était Do 1 2 3 hop euh... c'est ça 1 2 3 4 1 2 3 Do la dièse et la so dièse 3, 4, 1, 2, 3 Moi j'ai pas fait un Do, j'ai fait un Ré J'ai appuyé sur D au lieu de, de Ré Pas fait À quoi ça ressemble une fanfare à quoi ça ressemble euh, c'est ça toute la question euh, estce que est-ce que je tente d'avoir j'ai pas envie de partir sur un, sur un truc en, en valse j'ai pas envie de faire un papa papa tout papa parce qu'on l'a déjà trop fait on l'a fait la dernière fois avec le, le bal musette Bon, on fait un truc un peu plus pop, hein, genre euh, pop rock comme ça, mais que des quiffes quoi. Tu pensais pour une basse qui pompe Ouais, sur le 1-3 ou sur le 2-4 Non, sur le 2-4 je crois. Si on fait 4 ou 4 ou... Ah ouais, sur 1-3 Euh écoute, ouais, c'est ça effectivement. On va faire une basse. <coughs> euh, moi j'aurais fait sur sur deux quatre, enfin un truc un peu un peu bon euh, comment c'est là Hop. Hop, on va lui mettre Moins -12 à lui. On va partir sur du 117 Allez, pourquoi pas pif Un peu plus rapide, 122 Fanfare, c'est... euh un et 3 mais après freer la créativité mais tu sais il y a un truc de pap pap pap pap pap et toi c'est juste la la kentak tnt tnt ttat tnt tnt ttat ttat ttat ttat pap pap pap on essaie comme ça tout tat tout tat ttat tout tat tat tat tat tat tat On va faire un truc un truc comme ça peut-être c'est euh, la réponse sur sur euh, 24 tu dis. Oui. Oui oui, oui. Donc <truits> Alors, on va aller au plus bas ici. Hop, je vous mets l'écran qui va bien. Alors, on a dit on a dit euh d'eau c'est un C. C'est la peine, voilà, c'est, euh... là c'est un A, on va faire comme ça, ça va plus vite, c'est là, et je pense qu'on va rester sur un double, ah non c'est des dièses pardon, là là là. si je me plains déjà, je me mets pas des, les bonnes notes, Un truc genre tu euh, J'allais te faire déjà le La réponse La réponse J'allais te la réponse Donc plus 7 Et on va le mettre en, en, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il est bizarre ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais voilà j'étais pas... pas à la quinte, je m'ai planté, je le trouvais bizarre. Peut On peut le faire plus en euh, tierce majeure, donc 1, 2, 3, 4... 1, 2... J'ai pas faim. Il faut rester sur une base solide. Euh, hop On va dupliquer tout ça, on va faire que dupliquer je pense, histoire d'avoir les effets, tranquille. <s étonne> <s étonne> <s étonne> <s étonne> pas trouvé la note C'est ça, je crois, je crois que c'est un dos Un Sol. Do. Un Sol un, un peu aigu. je fais ça mais euh, je, vais, je vais mettre les accords je vais me faire les accords, ça sera le plus simple histoire de ne pas... Euh, d'éviter de, de, de, de me planter alors celui-là ça va être la basse là je vais mettre accords euh, parce que j'ai peur de partir sur des sonorités qui seraient pas bonnes alors on a dit... Oh, faut que je prenne plus bas ici 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, c'est comme ça qu'on construit un accord majeur, je vous rappelle et après il suffit de copier-coller puisque c'est que des majeurs euh, et de, les, de, de mettre la fondamentale en haut J'ai l'impression d'avoir déjà utilisé ces accords là mais pour un vieux vieux truc, ça me fait très bizarre Et donc, si je fais ce que ce que je voulais faire à la base, à savoir... Ça marche Eh bien, ça marche Mais voilà, hop, tu te tares, toi On va mettre le clic et on va essayer d'enregistrer ça. pas sûr que soit très carré ce truc là hein, mais bon. Hop, hop. Mmh. Hop. Lui on va lui mettre pas mal d'effets, on va mettre un. Euh... Tu nous refulles une série de superman, vans. Donc ça fait super vans. Après les accords sont un peu un peu cool donc. Euh... Salut Daisuke, comment ça va Nous ça va, ça va pas mal. Euh, hop, on va mettre ici. Pas dit tout ça que je voulais faire. Euh, ouah, ça Un fait... truc que j'ai pas fait, j'ai l'impression d'avoir oublié comment on faisait les trucs. Euh, donc, hop. Mello 1. Et celui-là, je vais le doubler. Je vais faire un truc un peu... donc C'est pas ça que je le faire non plus. Donc j'étais là. un truc comme ça, un euh, pour essayer. un truc comme ça hop hop, hop, hop. est-ce que le plus important c'est d'être sûr que le, le 1 il est bien en plein droit parce que sinon Euh... Je sais pas si ça marche avec ces là C'est extraordinaire Messire <rire> Ces chers sont venus honorer votre gloire en se battant avec toute leur vigueur dans ce tournoi Tucez-vous, appréciez ces joutes ouais, bon on peut partir sur un truc comme ça, hein On peut partir sur la, sur la fanfare du coup, à la base, mais... Ouais, euh... ouais, ta ça marche, hein Je vais les éloigner encore un peu. un truc un peu médical hein ça peut être rigolo aussi hein de faire un truc un peu euh... Messire Sir Gauvin est arrivé euh, enfin Grit c'est de cyniser ta répétition ouais trois semaines quand même euh... <coughs> voilà le problème c'est qu'il y a des gens qui euh, qui sont là en train de lurker comme on dit c'est à dire de, de ne pas participer au chapmédeur regardez euh, on a toutes les contraintes sur, sur le côté les accords la technique donc l'ancien instrument on a pris le Trombone, pas le tu non alors ils a le trombone et contexte pop pot tagada et donc apparemment on se dirigerait vers un truc au peu médiéval il semblerait il semblerait et surtout vous n'hésitez pas à donner des idées Et évidemment on a le droit à plein d'effets et tout ça, on va utiliser des octaveurs, euh, des octaveurs pour aller vers les graves. On a utilisé déjà un octaveur ici pour avoir une belle basse. Du coup la pompe à la basse, pas sûr que ça marche pour le médiéval. Bah je vois, j'ai l'impression que ça marche quand même. Moi ça ça va pas mal. Bon, pop pop, pop, pop. Bon, c'est pas mal. Après le problème c'est que comme d'habitude, ça va donner envie de, de foutre des percus quoi. Là j'ai envie de partir sur un truc très moderne de percus genre Tum tum tum tum tum tum avec là des trucs un peu un gros tambours un truc, j'ai un tambour du Bronx quoi. Ça ça donne envie de mettre les tambours du Bronx. Mais on n'a pas le droit. <musique> Non, mais pas obligé, c'était juste le côté du trombone qui tient la note, on me faisait penser au cours de trompette d'avant annonce de tournoi, mais après j'ai un cerveau malade aussi. Euh, tu sais, Mika, on a tous des cerveaux malades ici, donc euh, cesse. Après, continue sur ton idée de base. Mon idée de base, c'était juste qu'il avait écrit fanfare dans le dans le, la contrainte, mais euh, voilà, on s'en fout. c'est Si toi, tu penses que c'est ça, ça soit le médiéval, on part sur du médiéval. On est là pour ça, hein. faut pas faut pas hésiter à donner des idées, à dire que... Une idée, c'est toujours une bonne idée. Euh, donc on va partir sur ça, je pense. Euh, jusque là, les trombones là, en accord sont, sont, sont très moches, je trouve. Euh, Est-ce que vous avez le, le souffle là où il n'y a que moi encore une fois C'est pour être sûr, il me semble que vous voulez pas le petit chut". Moi je l'ai là. Donc ça c'est le L, je crois, je crois que je l'ai à l'envers. Euh, ouais, c'est le L. Est-ce que sur le L vous avez le souffle ou il y a que moi C'est hyper en avant. Il y a pas écrit fanfare mais pot pot tagada. Donc ça c'est exactement. Moi j'avais mis fanfare moi, entre entre entre parenthèses pour euh, pas de souffle. OK. Donc c'est que moi donc ça va. Euh, moi j'avais mis fanfare entre parenthèses parce que j'avais peur d'oublier pourquoi j'avais mis ce truc à la con. Euh... Et donc euh, donc voilà, pot pot tagada, ça marche hein. Pot pot tagada, ça peut faire euh... Euh, aucun souffle bon, très bien très bien c'est que moi je pense' de la carte sur la nouvelle carte song je sais pas pourquoi me fait ça elle est elle est relouve elle reloue à fond euh, est-ce que ces accords là j'essaye j'ai envie d'essayer de les séparer les accords là ils sont pas jolis ça fait euh, ça fait triste une idée sur une moe idée ou là j'ai plein de contre-exemples Venant du gouvernement oui non mais voilà mais créativement je veux dire dans la création artistique une idée ça peut toujours être une bonne idée et Son pas joli, ça fait triste. Ah après c'est les accords, euh, genre, ça j'ai pas le choix de les Bon c'est plus que le, le, les les sons sont pas hein, ça ça combine pas très bien. Après je peux essayer de faire de faire ça. Hop hop, hop. On peut faire, hein, on peut faire un truc comme ça hein. fort c'est plus pêchue c'est pas des notes tenues comme ça oh on peut y avoir plus de notes cours type croche j'ai jamais compris c'était pour troll un peu ouais ben troll pas trop quand même parce que euh, on verra qui trollera le mieux ici mais après ouais les, les accords on peut faire tout truc comme ça Je sais pas trop. Je, je tente un truc hein. C'est bizarre. Euh je sais ce que je vais faire, je vais le mettre en euh, staccato je pense. Sforzando euh 10 0. On va, on va, on va, hop. Allez. Évidemment, il y a toujours qu'il bug. Euh, imagine une fanfare de les saméricains qui fait le ping de match de football US. Euh, oui, bah du coup on est on est plus du tout sur du euh, sur du medieval. Merde, du coup c'est quoi C'était 10-0. Comme ça peut-être. comme ça peut-être euh, donc on avait dit c'était un la dièse et on avait dit que c'était euh, ici un sol dièse fait tout ça. Donc Ouais, je me, je m'embourde un peu, hein, je m'embourde un peu. Et on avait dit qu'on remontait hop. tout ça d'une octave, pour essayer de faire un truc un peu plus un peu plus ce souffle là qui est c'est super chiant C'est pas celui là, un truc plus aigu, alors j'étais où là J'étais où J'étais C4 Donc on va lui mettre hop, un truc un, encore un peu plus haut, on va lui mettre lui euh, plus 12 bizarre qu'il y truc bon plus d'où j'ai dit plus Est-ce que tu envoies vois de niveau de sortie sur ton bouton pour ton casque Oui, pourquoi C'est le même que moi bon, mon casque mon retour de casque sur le c'est ce truc mais le souffle il, il apparaît. c'est pas c'est pas un manque de quoi que ce soit. J'ai quoi là Là j'ai un. J'ai un sol ici j'ai un d'eau. Do. Donc j'ai un. Ça ferait que un un pas. Si tu vois pas assez que tu pousses le volume casque au tu peux te faire remonter le son. Non mais c'est pas ça. Ça va ça le souffle il apparaît d'un coup et il repart d'un coup. Ça ça ça et je, je en fait je voulais un troisième qui soit hop, bien au milieu déjà et qui soit vraiment l'aboutissement quoi. Tu ne veux pas faire une intro du genre, un trombone qui fait deux notes rapides, une longue tenue, puis deux ou trois autres trombones qui lui répondent la même chose, et après ça part ensemble sur des notes classiques ponctuées par... Euh, attends, faire... attends, garde ça, copie, et je vais revenir euh, je vais finir ce, ce truc-là d'abord. Je vais faire ça, tout simplement, ça va aller. Abriti Gustave Alors, tu peux faire une intro du genre un trône qui fait de notre para de notre rapide pa pa pa pa comme ça. Et puis deux ou trois autres bonnes qui répondent à une chose et après ça part ensemble sur des notes classiques ponctuées parfois d'une note tenue. Euh... alors est-ce que le début ça fera un truc genre pa pa un truc comme ça, tu voulais dire e euh, plus d'autres autres qui répondent OK. Après ça part ensemble sur des notes classiques ponctuées parfois d'une note euh OK. Donc ça avant que ça avant avant ça. Avant ça, voilà, ouais, correct. Alors je vais je tout décaler. Euh... Bon, on va faire ça à Mais est-ce que ce que c'est -ce pas Attends, je sais ça que j'ai. Hop. Tu comme ça sans, sans rythmique hein, tu d'accord hein. Un truc comme ça Hop, et si je mets ça là Le roi est largué et sa reine se prendra la cour. Ouais, un truc comme ça. Je vais essayer de les mettre à fond. Yep. et je vais euh... un truc comme ça ou, ou, ou plus dans l'idée oui c'est un peu les premiers coups qu'elle lance un truc arrive il fautécouteer ok euh, après je vais aussi euh, je vais dupliquer ça je vais mettre à l'octave octave du bas euh, ici Euh, histoire que ce que soit un peu plus euh, un peu plus balèe euh, peut-être pas à l'octave mais peut-être à la euh, j'ai à, à la quinte peut-être 1 2 3 4 5 6 7 Ça, c'est fait médiéval, ça. Tan, ta, tan. <rire> on rêve Superman, c'est ça mm, Vas-y, on va faire ça, on s'en fout. On va le mettre Superman. Il que ça, pour faire plaisir. Après, il faut, faut le trouver. Tan, tan tan... Alors ça fait... Alors, je suis où là On va le faire plus bas. Putain, ça fait trop bien ouais. Là, c'est la quinte, hein. Comme ça. ça c'est la quinte, je trouve ça fait bien médiéval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. comme ça. Faut <rire> pas que je le perde. <rire> Hop. Et après je vais le mettre à à l'octave, je pense ça. Bon voilà, et comme c'est pas assez aigu, est-ce que si je fais voilà, Voilà, le problème c'est que <coughs> le problème c'est que c'est pas euh, c'est pas assez haut euh, ce que j'ai un truc non j'ai rien rienimpressioninstant tellélève euh... on va faire l'inverse voilà alors ça et ça on va claque ce que je vais faire c'est que ça je vais descendre tout d'une octave et je vais lui mettre un octaveur dans la gueule hein. là évidemment, il n'a pas tout pris, ça aurait été trop facile. Hop, -12. Ça ferait ça ferait un truc comme ça. Oh, il oh, en chie. Bon, je crois que le Peat Proof va dégager à meilleure raison Parce qu'avec deux notes il en chiquera Ce qu'on peut faire aussi sinon euh, C'est que, hop, on va mettre ça Je vais le doubler et je vais faire une partie à gauche une partie à droite Voilà, voilà. ça être beaucoup plus simple puis ça donne un peu plus de... Un peu plus de corps à tout ça quoi Tadadam Tadadam, j'ai toujours ce souffle dans les oreilles c'est hyper chiant Un truc comme ça Est-ce que ça vous va ça Est-ce que ça vous va Est-ce que je lui mets ce que je lui mets, euh, mets un octaveur dans la gueule quand même ou pas Ça toute la question. Hop. OK, allez, je vais le copier, je vais le mettre là. Et normalement, hop. Ça donne un truc comme ça. Tat, tat, tat, tat, hop. Je vais enlever, supprimer les intemporelles, voilà, hop, et je remets l'écran comme il faut. Est-ce que c'est bien comme ça I don't know. Peut être enchaîner oh, putain j'ai des trucs qui s'affichent à l'écran c'est relou Et, mais peut-être enchaîner avec la pompe sans la réponse qui arriverait plus tard ouf sans la troisième partie c'est dire sans euh, sans ça là hein. ouais mais si on va fait arriver après je sais pas pas sûr que, que ça fonctionne euh... pour la base ah oui d'accord je un truc comme ça pas sûr pour ce truc là. Faut que je vais ça. Et le clic ça marche mieux. Euh... le truc c'est que la, la, la, la le trombone, il a ce petit truc un peu un peu un peu pato qui arrive un peu plus tard quoi. j'ai peur que tout ça on vue qu'il y a pas de vue qu'il a pas de, de percu j'ai peur que tout ça ça ressemble juste à une gigantesque montée à un truc à une attente de quelque chose qui va péter à un donné mais qui pétera jamais Voilà, j'espère. Je suis en train d'essayer de régler en même temps le le souffle, apparemment, ça viendrait d'OBS. Là, je sais pas ce que vous m'entendez. Là, vous m'entendez pas. Je pense que vous m'entendez, mais comment du coup Je n'ai aucun retour si jamais euh, si jamais j'ai un truc qui arrive. Euh, et c'est bizarre qu'OBS qu Est-ce que vous m'entendez là déjà Est-ce que vous m'entendiez, là, ou, ou ça a juste coupé oui, oui, oui, ok, aucun souffle. Je pense que c'est OBS qui, qui m'envoie du souffle, mais je sais pas je sais pas pourquoi. C'est un peu relou. Euh, donc, je, je vais essayer de régler ça vite, là, comme ça. Euh, parce que c'est quand même super relou, ça. Euh... Bon, on va peut pas le faire maintenant, en fait, parce que c'est un bordel, OBS, je vous raconte pour... Euh, bon, bon, bon bref, en plus d'habitude il s'arrête tout seul, là c'est fortement qu'il ne s'est pas arrêté. Euh, ça me fait penser à la musique du Seigneur des Anneaux au début. Ça là Ouais, un truc un, truc un peu dévoilé, mais moi aussi un peu. ouais je, je vois où tu je vois le moment exact en plus hein. pa pa pa pa pa c'est le thème de, de du Rohan, ça C'est un, truc, un truc, funky un peu en même temps, mais je sais pas trop comment. Comme ça, euh, hop, c'est ça, je le remets en... pas soin ça Voilà enfin un truc comme ça, j'ai pas du clic pour être sûr. un peu dégueu. Deuxième était carrément dégueu. ça ça c'est trop euh, ces accords là sont trop aigus. Je vais les mettre plus bas. 2 octaves. Ah si 2 octaves plus bas ce qu'on est des tarifs ici. Qu'on a rien à foutre. Non, c'est trop, c'est trop. Et celui-là là, il a peut-être pas besoin du coup de euh, ça je vais le refaire crois, parce que j'ai euh, il y a la vingt de bien et le deuxième est un peu un peu moisi on va faire un truc comme ça. ça je le mets en boucle, il se passe quoi une espèce de truc presque funky presque de guitare quoi donc catan ken je trouve que ça marche bien ça on en est où Je crois qu'on va virer ça quand même, parce que à chaque fois à chaque fois je fais ça, j'ai beaucoup de tendance à faire ça. À, la, à faire venir des trucs vraiment petit à petit, et souvent trop petit à petit. Du ça fait un peu jeu vidéo du coup là. on est de rajouté des milliards de trucs. C'est frustrant presque. C'est frustrant. Euh, qu'est-ce que vous en dites ça couper net comme ça là ça je sais où j'en suis. bon du coup j'ai viré le je le souffle parce que ça commence à vraiment fatigué Donc si je loupe un abonnement quoi que ce soit, follow que ce soit, il faut me le dire Surtout il faut me dire ce que je vais telle le louper. OK. Donc on est dans un truc un peu médiéval, médiéval funky quoi. genre chevalier quoi, je sais pas si tu as vu le film chevalier avec Uther Ledger. Il y a ce truc, euh... ouais, ce, ce petit mélange là, quoi. Et ça, ça je vais le rapprocher parce que c'est euh... trop quoi, c'est trop éloigné. Alors évidemment, si je me plante, ça va pas le faire. Hop, ça, ça va aller là, comme ça on va dire, et toi tu vas aller là, voilà. et refaire la même chose en dessous. En espérant que je me plante pas. Un truc comme ça, j'espère que ça va aller. Tout atta, tout atta, hop et ça pareil, je vais le virer édition supprimée sans temporel. Et voilà, ça va être un peu un peu mieux. En fait, je sais pas trop où on va avec ça, je sais pas trop où on va, et c'est peut-être ça le, le plus gros problème. Euh... On peut se dire aussi qu'on peut changer d'accord à un moment donné. Hum, mais est-ce qu'on fait un truc un peu funky, là ah, j'étais parti sur un truc un peu funky, médiéval ou funky quoi, comme s'il n'y avait pas cette contrainte J'ai enregistré une petite mélodie, là, viteuf. Après, voir si on change pas d'accord comme ça, peut-être. son clavieriste Ça fait Street of Rage médiéval, <rire> Bastion of Rage. Euh, ouais ça fait un peu ça, ça fait un peu ça. Ah les souvenirs, Street of Rage, dégage-toi. Je c'est un peu dégueu la mélodie que j'ai fait là. Hein. sono aussi fo. C'est foufou, c'est pas trop dégueu mais c'est vraiment pas foufou quoi de souvenirs de Ventière tu as joué à Ventière à Street of Raj ouais, on va noyer dans la verre je pense à un moment donné. à un moment donné Bon. Je vais mettre peut-être moins euh, je vais moins charger l'attaque je pense. Parce que là il est un peu et tabasse un peu fort quoi. Ça, ça, fait très joli vidéo, ça. On va essayer trouver d'autres accords sur ça, ce qui truc euh, qui descend un peu, c'est un peu euh, un peu flippant euh, pas si mais un peu en Comme ça, t'as... C'est pas trop... Oh, ils ont gonflé. Je vais mettre le clic. un peu à fois un peu tendu un peu doux on aurait du La dièse Ré mineur Sol mineur on va avec ça Alors on va prendre, euh, on va prendre ça qu'est-ce que j'ai là hop Alors je vais prendre ça hop et je vais allez euh, tout ça' dégage hop je vais mettre des vrais euh, des vrais accordhop ça donc c'est majeur donc la dièse on l' dit Alors, ici la dièse hop, et je vais lui remettre euh, je vais remettre un, un sustain comme on dit euh, c' 0 donc pour ça c'est lui qui me le dit j'appuie sur la note de C0 à ce moment là pour faire le changement Si, il veut bien me laisser faire. Voilà, merci. C'est très sympa de ta part. Alors, c'est 0 c'est 0 ici. La suite, c'est voilà. Euh on a dit quoi On a ditnya re Woche. C'est hop. C'est D, c, D. c'est mineur mais euh sol elle a dit mineur aussi voir euh, je vais devoir la le l'enchaînement le, le, compliqué quand c'est l'instrument. Bon. Je vais essayer de doubler le... Je vais essayer autre chose C'est un peu moche ce truc là Donc ce que je vais faire, c'est que les notes du haut Je vais les remettre en octave vers le haut Les notes du bas, je vais les remettre en vers le bas En espérant que En espérant que ce soit pas trop bas Même si je pense que c'est quand même carrément trop bas euh, ouais, ouais. Euh, ok On va tout remonter ça marche pas Ah, je vais t'arriver <rire> C'est pas ouais On va utiliser que les tierces J'ai envie de mettre des maracas cas casse, casse une belle basse. Euh voilà, très bien. Euh, on a dit qu'on mettait une belle basse et qu'on commençait par la dièse. La dièse ré. Où je peux descendre là. Non, faut attendre. Euh la dièse ré seule. On l'a dit Je sais pas où je vais hein. Vous me dites, vous avez des idées C'est le bordel, c'est le bordel. Euh, on va s'écouter tout une fois, depuis le début, histoire d'avoir un peu les, des oreilles fraîches. puisque c'est cool Pas spécial en ce Sais rien j'en sais rien du tout c'est compliqué là c'est compliqué je euh... connais ça en fait cette mélodie déjà je pense que je vais la virer ce que je la déteste un truc pour pour que ça, ça sonne mieux déjà. Euh, plutôt que que les notes du dessus, je les monte d'une octave, je vais les descendre d'une et je vais faire l'inverse et qu'il y d'en bas qui fait qu'il y a moyen que ça rentre mieux. Vu que j'ai que 3 octaves max d'écart, plus de cas entre les notes. Quoi. Ouais, et quand ça autrement, c'est compliqué de faire un truc euh... un truc cool comme ça quoi. Quand il faut il faut il y a quoi Il y quoi dans les fanfares euh... Euh, dans les fanfares un peu enfin euh... la fanfare trop court quoi. Toutes les fanfares, qu'est-ce qu'il peut y avoir donc là la basse ici D'accord. D'ailleurs la basse va commencer en même temps, je pense. D'ailleurs la basse ici elle va être beaucoup plus, euh, non pas ça, elle va être... Voilà. C'est vraiment ça fait un petit, un petit bourdon. Un bourdon un peu drone, c'est un peu cool. Enfin à, à à me rappeler qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre truc Tu as un truc qui font les tu as la basse, tu as d'accord, tu la mélodie. Euh pareil c'est que dans ce genre de truc, tu as souvent souvent pas mal de percus un peu un peu brillant quoi. Et que là on a pas droit au percu, je rappelle. Des contrechants, c'est genre mélodie, une contre-mélodie, tu veux dire peut essayer comme ça, ouais. Je vais faire une petite mélodie simple et un peu saccadée pour avoir la place pour la, la contre-mélodie, ouais. c'est que je l'imagine je l'imagine très bien comme une chanson pop ce truc là quoi Cette place est pas mal ça. Tu plus dans les graves. C'est compliqué, c'est compliqué... petit truc là, on va voir ce que ça a donné en gardant l'octaveur pour essayer d'avoir un son différent aussi Quelques petits ajustements euh, Du genre déjà, on va commencer bien comme il faut Hop. ça. Ouais. Ici peut-être mi. Nope. Peut-être en restant sur le sol hein. faire un truc un peu doux quoi à ce moment là mais c'est un peu chaud quoi Ça fait très dense quoi. C'est un peu cool, mais euh, quand c'est instrument, euh, c'est un peu chaud. Euh, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause. j'essaie je de me... Hop, mon tas est fini. Euh, je vais essayer de, de me rafraîchir un peu le cerveau. Euh, je vous laisse avec Québec, euh, avec le clip de M.Barrat. Et on se retrouve juste après à toutes. Allez, un petit euh, un petit Québec, quoi. Euh, tu peux faire un clic avec un sang grave de trombone et un... et un euh, boss d'equi peut-être peut-être après <muches> il espère <muches> après une là tu zap la fin bas comico il coûte presco porto ou Gamera Bombi, nieu ser tudo pastos, restos, nacho restos, bravos que crepos de estudia, entra que povo e dar a pé estudia, tá tu em pleco de interesse estudia, tá na coche sutares parece estudia, está de um os tres dinesses estudia, maior passou ser tanto sou pa estudia, I aré com que riballa estudia, tá tudo em diploma que pues es restos, nacho La bonne m'a me, 숨 Retour. Retour ici. Hop, je ré enlève le son. Euh, c'est dingue que que ça fasse ça là. Pourquoi euh, ouais, c'est ça, après c'est entrée et sortie. Écoute, je ne sais pas pourquoi OBS m'envoie du bruit blanc comme ça. C'est un peu relou, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de faire un kick comme tu disais. Je j'y crois moyen, je te casse pas. Euh je prends ça. Euh... Alors, alors, alors, alors... J'allume, je vais mettre une autre couleur. On va voir kick. Euh... Donc on va essayer de choper le truc le plus grave. Voilà, ça rejette ça. J'y crois moyen parce que... Euh, alors déjà lui je vais le mettre en... Ah il est déjà en stécato. Atax 0 et On va voir avec une EQ mais... Euh, pff, utilisez quoi un euh, 5K1 une bosse d'EQ vers 50-80 Hz. Ouais, évidemment. Là que ça sonne peut-être. Ce qu'il faut que je fasse c'est que ça vachement plus petit, je pense. Bon alors. J'ai pas le temps de j'ai pas le Il hmm. n'y a pas de a pas d'attaque forte quoi, c'est le problème de ce truc là, c'est que seul pas boum. Ou euh, comment je pourrais faire ça Compresseur fast release klop, euh, c'est on va voir compresseur. Alors la qui dit parce que c'est l'attaque qui qui passe je sais c'est l'attaque du tremblement lui-même quoi qui est pas de pouf pouf tu et vient il fait vuh pas pouf Euh, hum, hum. Comment faire un kick sans kick eh euh, Avec un trombone, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, si je le fais en tout petit petit... Non, je pense que le minimum c'est ça, c'est ce truc-là. Même si je l'ai un peu plus lent, je me la même chose. Slow attack, fast release. e euh, Je vais mettre euh, je vais mettre plein de condensateurs. Hop. Ah, effectivement le mettant. Médecin... je veux plus me faire celui-là. chelou, il est chelou. Allez ah, parce que je trouve. C'est vrai que ça va ouais, c'est le, le problème c'est l'attaque du trombone en lui-même quoi. Et là l'attaque, je suis déjà je suis déjà olivam. Euh moins que je puisse euh, comme ça peut-être. Euh, ça marche moyen ça marche moyen il ya un petit truc et un petit en fait je pense qu'il a un truc minimum il peut pas être plus court que, que ce qu'il ya là Parce que même quand il est tout petit ici vous voyez là il est tout, tout petit il y a un petit truc là Et quand les est long, un peu plus long, genre 4 fois plus long, 8 fois plus long, il fait quand même le, le minimum, quoi. Slow attack, slow release, punchy, ben on va ça, mais hop. Hmm. Quand c'est que je pense que il pas le son a pas été pensé pour ça en même temps. Ouais, tu me diras et c'est bien normal velocity euh, ouais. euh OK, sans s'en fout randomizer théâtre que randomiser ici. Euh... je sais pas ce que c'est ça prendre. Je sais pas. Je sais pas volume OK velocity pan pitch. Non mais je crois qu'on peut pas faire mieux là de toute Ça fera un super son de basse pour euh, pour l'écran mais Non, il y a pas cette attaque. Tant pis, on aurait essayé. Écoute, on aurait essayé. C'était une idée qui était qui, qui avait le mérite d'essayer quelque chose. වහික් t t t t t t c s s a une petite mélodie comme ça là rester pour rester dans le dans le truc un peu médiéval. Je voudrais faire le troisième parce que le troisième il est moche C'est pas mal ça Sinon, hein, tout simplement, on va faire... Hop, euh. comme ça ouais, j'ai un peu loupé de, euh... faut que soit plus carré Un peu, un peu plus en avancé. Hum... Alors, alors j'ai envie de mettre des voix grégoriennes et tout, et tout, quoi. Ah, c'est... C'est méga frustrant, ouais. Je vais juste essayer là de, de mettre vraiment les, les accords euh, comme euh, comme des accords quoi. Euh, non, c'est quoi les accords Je un Do là, quoi, euh, Do la dièse et Tu peux principe que la voix est instrument du coup ouais bah, ça dépendait de ce qu'on euh, de ce qu'on allait faire mais je me dis dans une fanfare de toute façon il y a rarement des voix et euh, généralement quand y a des voix sur une fanfare c'est pour faire autre chose que de la fanfare. Donc euh, bon bon on va dire. Hop, hop, hop. MUSIC renverse un peu les accords. renversement moi les accords, grand fou moi va juste les rajouter, je pense, en fait. sur F2 F3 plutôt et pareil D'1 euh, on va mettre l'autre ici c'est quoi C2. C2 hop on va mettre ici C4 hop ça va faire monter un peu le truc truger Je bon, vais vanter là pour voir euh, j'ai peur que ce soit un peu trop loin un peu trop chiant Comme ça s'agrandit utiliser une contre une espèce de contre-mélodie un peu un peu tranquille. Euh sur à peu près à peu près que je dis pas de conneries, à peu près ça, je crois. Hop. arrive grave c'est pas trop je sais pas trop. Je vais prendre ma pause, ok, hop, à tout à l'heure Daisuke, merde, je suis une bêtise. Ça grand ça en plus de gueule, je trouve euh, que tout à l'heure. Là, je vais continuer là, je pense. Je vais, je vais continuer à faire une petite une petite mélodie contre en contrepoint. Ça ressemble déjà plus à quelque chose, je trouve. Voilà. <rire> moi me planter la avait voilà pas du tout je pas de quoi vous parlez de quoi ça m'énerve ça c'est bon quoi trop des camras J'aime bien. J'aime bien. Un peu truc un peu plus chill quoi. À partir de là. À partir du ouais, du début, voilà. Ça ce que là, ça commence à, ça commence à ressembler un peu à quelque chose et, euh, et ça ça est plus dans l'ambiance. peu de pistes. L'octaver ça donne un petit un petit grain que j'aime bien. Là ça est l'octaver du coup à, à, à ce spice là. Je m'ai planté, c'est pas grave, je sens je vais refaire piquer ça là. Hop, copier, coller. Voilà, ça se dégage. Euh, hop. Euh, mais je vais pas le faire. Si je vais le mettre plus bas, je vais mettre un octave plus bas. Alors ça, je vais faire à la à la quinte, ça va être mieux. Non, ça c'est pas mieux, c'est pas mieux. Je vais refaire toute ce, cette petite mélodie là. La musique grave, tranquillou. C'est quoi Je vais faire ça. à la fin, ouais. Euh... DG A dièse. Quoi faire en, fait, en bas Je sais pas quoi faire en bas, donc on va juste faire ça. Pour ça, je voulais faire mais c'est peut-être pas mal. Non, c'est pas si bien. C'est pas si bien Je me pardonne un peu, je suis désolé. Putain. c'était bien. Bon, je mets rien sinon peut-être. Je sais pas où je vais là. j'aimerais bien me mettre plus grave mais est-ce que Non, ouais, et pas ici si avcoups. Euh comment il est lui Comment il est Non, c'est pas ça que je veux. Je vais mettre dans les graves, je vais le mettre dans les aigus. Est-ce que c'est le pas un C'est trop réutilisé. Mais cette partie-là, je suis pas sûr de la mettre en fait, parce qu'on est déjà à 3 minutes en fait. Hein. On est déjà à 3 minutes avec tout, ça, avec tout ces, ce, ce, cet énorme merdier là. Je vais une fois. Est-ce qu'on peut s'arrêter là euh, en termes de... de longueur de composant, je ne sais pas. virer toute cette merde là, c'est pas grave. Allez, ça dégage. On a foutu des énormes des gros accords, on a bien Hop. Euh, hop. Non, non, non, non, hop. Ça dégage. Donc euh, qu'est-ce que ces accords là du euh, c'est mm -hmm. yep, ça du lez sollez rap ça s'est monté et on va essayer de les avoir en bien balèze. C'est pas mal ça. Est-ce changerait pas la, la, la basse pour en faire un truc plus balèze Avec euh, genre... Euh, euh, c'est la dièse, sol, dièse, évidemment. Et pareil, de coup là on va lui mettre... c'était euh, quoi c'est bien, ça reste bien bas là. Hum, celui bien celui-là. Voilà, à partir de son truc un peu plus bourrinasse là. J'ai envie de bourrinasse. untru genre la 4 et après revenir à, à, à, à ça qui était cool revenir à ça après mais là faut faire faire monter un peu la faire monter la sauce un peu et c'est dommage je connais pas fait de kick qui cace clair si on avait réussi On partir sur un petit solo comme ça, à la fin, je sais pas trop. C'est pas comme si j'étais un monstre du clavier. Mais ça, c'est pas mal. finir comme ça un truc qui ressemble à ça quoi. Un truc un peu cool un peu funky quoi à ce moment là. Salut Adeyemi musique Music Adeyemi Music, -music peut-être ta va merci beaucoup, merci beaucoup de, de follower. On arrive à, à la fin, 45 minutes, il reste. Et, euh, et je sais pas ce que je fais à la fin, si tu as une idée, n'hésite n'hésites pas. Euh, un petit solo, mais sachant que c'est tout clavier que c'est n'est pas foufou. Et euh, si tu viens d'arriver, euh, voilà, donc ça, on a ces contraintes-là pour la compo du jour. Et le seul instrument qu'on qu utilise, du coup, c'est un trombone avec des octaveurs vers le bas pour faire une bonne basse. Euh, et du coup euh, et et donc tabard vers l'eau pour avoir des un peu de un truc un peu solo en eau quoi j'ai pas trop allé là peut faire euh, faire une quinte ouais, je sais pas trop, je sais pas trop peut-être qu'une quinte ça serait bien. Euh hop, si je copie hop, je copie call size ici, on va voir. Alors déjà, je vais le descendre d'une octave. ça euh, hop. Et maintenant, je vais remonter hop. Bon, on va faire ça tranquille. Et pour la quinte, on fait plus 7, mais je suis pas sûr que ce soit parfaitement juste. Faut qu quand quand elles aimeront de ça met j'ai mis en place. Bah, oh, je l'aime bien comme ça, elle est un peu un peu funky comme ça. Est-ce que ça marche avec ça par exemple avec ça Je crois que ça marche. Bah je suis pas convaincu, alors ça marche hein Théoriquement ça marche. Mais euh, je suis pas convaincu euh, au niveau, euh, niveau groove quoi. Est-ce que tu veux l'écouter une fois en entier Je sais pas si tu as tout écouté. On va s'écouter une fois en entier, ça va, va te donner des désirs. C'est parti ce truc un peu médiéval rester en haut là, rester en haut, alors c'est quoi la note Tu sais c'est quoi, je peux parler le plus haut ouais, je peux... <rire> Vraiment c'est la, la plus haute note que je puisse avoir. Peut-être à partir de là un petit, espèce de petit euh, solo quelque chose, c'est pas trop. c'est quand j'ai le droit qu'un seul instrument, bah, euh, les, les, les, les fréquences se, se bouffent les unes les autres, quoi. Même si je veux faire ça... Ah putain, si je me plante en plus L'imbécile c'est un, un dos que je voulais mais j'y ai pensé trop tard et mon do hop et là Thank you. Un truc comme ça, un truc comme ça, je crois qu'on est pas mal, je crois qu'on est pas mal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées On va se encore une fois. Et si vous avez des idées pour améliorer ce truc là, alors à la base on a rajouté d'autres accords et tout, mais euh, c'était un peu trop le bordel. La contrainte d'avoir un seul instrument et en plus un tuba, parce qu'il faut que ça que ça euh, que ça corresponde au contexte, à euh, c'est compliqué. C'est compliqué sur l'instrument, ouais, écoutez on est pour s'amuser de son, si c'est pas fou c'est pas grave, mais c'est pas trop dégueu. c'est pas trop dégueulasse encore, quoi. Y a un petit côté jeu vidéo médiéval, quoi, hein. Zelda, en plus, euh... en plus guerrier quoi Ça fait très joli, re, re, suke, re, on, est, euh, on est presque on est à la ferme. Il manque un truc à la fin là, j'ai fait solo, ça marche pas. et ça je vais faire ça plutôt parce qu'il est mieux celui-là. Et taille d'une. Comme ça, on va finir comme ça, ça va être mieux. On finir avec ça et ben c'est cette partie là là cette partie là je sais pas si vous le voyez bien euh... je sais pas trop quoi faire quoi pour ça des sous qui manque d'un truc mais je sais pas quoi montée très longue à la fin partant du grave vers l'aigu du style boom bom bom bom bom bom extra OK on va essayer très grave tu dire l'octaveur vers le bas ou au euh, ou grave là passer là déjà Tu que ça ça fait que c'est pas mal. C'est que c'est pas mal, tu que je vais l'enregistrer. Euh, je l'enregistre, c'est pas mal ça du tout. Je sais pas si le midi est pas faux. ça arrive je ne sais pas Un truc comme ça C'est pas mal ouais C'est pas mal si je mets avec, euh, avec ça. une bonne idée ça Seb. Et on va ouais, jouer. Là, les notes ça sera plus grave, plus grave que vraiment. que je peux juste, euh, je vais virer ça. Hop. Je vais la virer, je vais juste mettre une grosse basse en fait. Plus simplement. Comme ça. Hop, dégage. C'est comme ça. ça et là je me disais que j'allais faire peut-être une euh, hop, à peu près alors on est où à la moitié c'est quoi la moitié de ça là euh, donc longueur 16 longueur euh, 8 c'est quoi ça comme euh, comme note j'ai j'ai alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faire, Je pensais faire une, une quinte là Peut-être plus bas, j'en sais rien tu vois mais... Si on fait un, un truc comme ça par exemple mmh, Plus haut je pense du coup quand okay. même Merde Euh... et la gros drop ça part en gros style ouais et <rire> peux pas faire je peux pas partir la un accord euh... vraiment genre ça quoi toi tu dis seb up alors ça ça dégage de toute façon c'est pas bien euh, toi tu dis de faire un truc quand comme... ouais, faire un truc comme ça quoi pris pour euh, plus trop plus trop plus 7 non parce que déjà c'est plus 4 parce que c'est code majeur et, euh, et ça va foirer avant d'aller donc faut le refaire bon alors ça ça dit je pensais par dire ça dit que là ouais, plutôt Thank you. pas sûr que ça apporte quelque chose en fait. C'est simple. Peut-être autre chose là. Descendant, faire l'inverse, ouais, pas. Je vais essayer en descendant, on va voir ce que ça donnait donner. Je ne suis pas convaincu que ça marche, je pense qu'à ça va chier. Mais... je me plante, tout ça ce moment ça se croise à ce moment-là, c'est très dissonant dissolant. Quoi. Et... C'est celle-là. Non, non, c'est très... Euh... Je suis pas sûr qu'il y a besoin de plus, en fait. Peut-être en chargeant la basse Ces accords-là, joueur je, si je peux pas le faire plus grave. Ça chaud. Ça va être chaud. Euh... faire comme ça sinon normal. Fait que rajouté une basse euh, ici hein, sur une autre piste quoi pour garder le ton pas pas bon. Mais si c'est trop euh, ça suffit ou continuer je pense. rajouter la, la, la basse effectivement c'est pas mal mais rentre juste dans le fond quoi tu presser qu l'entente toi quoi quand on ressent plus qu'on entend c'est pas mal Il va falloir un an pour ça Il va falloir un an pour ce truc là. Combien de temps ça dure à peu près euh, 4 minutes, plus ou moins 4 minutes. Alors on s'écoute une fois en entier, on cherche un an pendant ce temps, et, euh, et en même temps on voit s'il y a un truc à améliorer ou pas. Moi je pense c'est pas mal pour un truc avec un instrument, c'est pas mal. plus médiéval que Superman. Hein. Un <rire> Là, je que ça s'est inscrit trouve Ah ça c'est pas tant super ban que, que vraiment euh, comme disait Mika un truc euh, présentation quoi. Le roi arrive. Les chevaliers arrivent quoi. Tu jeu vidéo, tu l'invente du coup où morte, c'est quoi, c'était quoi ton idée Là avec cette mélodie ça fait très jeu vidéo quand même. Je m'imaginais bien en train de voyager, euh... en vrai très Zel... ouais, Zelda en plus guerrier quoi, Zelda en vingt en... en guerre quoi. Ilargi Quest, bientôt se vient sur toutes les consoles. Euh, J'aime bien le Quest, on peut être Ilargi parce que bon euh, la chaîne est quand même très auto-centrée déjà. Euh... Sinon dans la musique, ça va, on est pas mal je trouve. Dans la musique, je pense qu'il bon, y aurait 12 milliards de trucs à retoucher si on avait le temps, mais là, pour euh, les 11 minutes qui nous restent, on est pas mal je crois. Ouais, je vous ai une, une petite idée pour améliorer un petit truc. Euh, tuba quest. C'est pas un tuba, c'est un perso, tu vois. Non, c'est pas un tuba. Parce que j'ai un trombone. C'est un trombone, Du coup, j'ai bien un trombone maintenant. Mais avec le avec le l'octaver qui est pas foufou, ben ça y donne un petit euh, un petit grain que j'aime bien tu as dit tu vas tout à l'ais pour ça non <rire> j'hésitais quand tu vas mais non ça c'est bien en trombone' les plaines de quelque chose quoi Euh, un nom bien médiéval quoi ce serait quoi un, un nom d'endroit de, mais bien médiéval quoi pas un truc qui existe inventez-moi un nom de un nom d'endroit médiéval ça pourrait être les, les plaines de de les plaines de falescendre. Notre tour ça ça ouvre ça les plaines de falescendre. <rire> OK, si vous voulez. Chocolat taverre, il, il donne le petit côté corémuse. Allez, Vendu qui dit. Vendu, Alors, on ça les plaines de Phalaissandre. Il n'y a plus qu'à qu savoir comment on écrit Phalaissandre. Les plaines ou sur les plaines de Phalaissandre C'est ça aussi. Les plaines, euh, tant qu'on est plaines comme ça. Euh, Plaine, P-L-A-I, on d'accord. La bataille des plaines de Phalaissandre. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal ça. <rire> euh, moi j'avais un SC pour faire le le SC je le fais SC la bataille des fins de ça encore que non c'est pas enfin le nom est bien le nom est bien mais je vois pas euh, je vois pas la bataille quoi moi je vois plus quelqu'un tout seul euh, tout seul qui euh, qui chevauche tu vois j'ai vraiment euh, vraiment un link qui chevaucherait pour moi c'est c'est pas tellement une bataille que qu'une euh, qu épopée hein l'épopée des des plaines euh, des plaines de Falescendre euh la quête des plaines de Falescendre la euh... c'est bon je les vois de quoi tu les vois <rire> Quoi les batailles euh c'est quoi la la quête la quête des plaines la quête des plaines de Falescendre ça fait vraiment quête secondaire de jeu vidéo quoi euh, tu l'as fait toi la quête des plaines de Falescendre la bataille la plaine tout <rire> euh Mais pour moi c'est pas es, c'est pas ta une bataille. La musique elle fait plus euh, épopée chevaucher la chevauchée des plaines de falescendre, allez, le chevaucher. Ah, c'est pas le bon clavier. Là Comment on écrit chevaucher maintenant Comment je suis là je, je fais le beau avec mais euh, avec mes, mes joli mots mais j'ai pas écrit après. La chevauchée des plaines de Alors falescendre Moi j'écris comme ça. F-A-2-L-E-S-C-E-N-D-R-E. Attends, je vous l'écris sur le chat. Falessandre. Comme ça, je l'aurais écrit. f a 2 l s c e n d r e La chevauchée des plaines de Falessandre. Pas mal qu Qu'est-ce qu que vous en disiez Est-ce que ça vous convient, la chevauchée des plaintes de Falessandra Ça enfin, encore un, un bon nom à rallonge. Mais euh, mais bon. Je sais pas, ce que, -ce que à, à, à part, j'aime bien le mix avec celui de Seb, Falessandra. Putain, on a eu le mot alors qu'on entendait le taper le taper le lag. Euh, ouais, ouais non, Oui, il y, y a quelques secondes de lag, je crois, 8 secondes, c'est comme ça. PH, ça rajoute toujours. alors si... ah, c'est pas le bon. Clavier. Si je mets PH... Mais moi, peut-être <rire> ça fait passer à fallus quoi. Pardon ouais. Mais Falessandre euh, PHA ça voilà, ça me euh, c'est autre chose quoi. Euh, ouais, je je vais laisser parce que PH euh, PSA ça fait très euh, très fallocrate quoi. Non, moi moi je c'est chevouché. En fait le, le nom est un peu long quoi. Et chevaucher, c'est un mot qui est un peu long déjà. La chevauchée des plaines de Falessandre, ça fait ça fait un peu long. Et après peut-être que je pinaille pour rien aussi. <rire> peut-être que ça fait 3 minutes que j'en rembattais. Sur, ah non, on s'en fout un petit peu. Qu'on aurait reblie d'ici 3 heures. Euh, la chevauchée. Allez, allez, très bien. La chevauchée. Euh... Vire les plaines. La chevauchée de Falessandre. Non, j'aime bien les plaines. Je crois je que c'est les plaines qui... qui Ça fait très plaines. Quoi. Ça fait très euh, chevauchée dans, sur les plaines. Bon, chier. La chevauchée des plaines de Falessandre. Ça sera le nom du morceau. C'est acté. Chevaucher deux fois les cendres, mais j'aime bien les plaines, j'aime bien le côté pleine. Euh, en ce dernier petit tour, et si un truc à modifier, c'est maintenant, il reste moins de 5 minutes, donc... Ce sera maintenant ou jamais. Et oui, en trois heures ça sera le titre d'un chapitre d'un futur GDR Peut-être La traversée des Plaines de Falles Ah c'était pas mal ça Ah c'est pas mal avec le côté obstacle, ouais, je suis d'accord. Je crois je, je préfère traverser à chez ouais. Bon, je ne vais pas changer, mais non, je vais changer quand je vais l'uploader le, le sur les plateforme sur, euh, sur une plateforme de streaming. j'aime <shrough> bien <shrough> <shrough> c'est bizarre non ouais, je pense qu'il fait boucler pour arriver à l'infini. Farle Sands Conquest. Ça c'est quoi pour toi Isuke Euh alors on va pas le mettre en anglais, j'allais marquer tout ça tout le temps en anglais. Et Q. On va arrêter de tout prononcer en anglais parce que c'est soit des gens plus cool. Zut Flut Scrum-Gneu-Gneu Heu... A travers cette fois les cendres, pour moi c'est... Bon, hop, je sauvegarde Est-ce que... Est-ce que ça pour vous Tant ça on arrive à 0, on a plus le droit de toucher à quoi que ce soit C'est fini, et eh oui, eh oui, c'est fini Hop Hum... Je la musique, est-ce que la musique ça marche Heu... Voilà Une gueule des slips pour les mettre sur la tête. Euh... Alors, les accords, on va que ces accords-là. On a tenté à donné, je vous rappelle, d'autres accords, et, et les accords marchaient bien, mais ça foutait le bordel dans le... Ça foutait le bordel dans le... dans le ça dans, le... dans la formation Du morceau Dans le... Dans le oh, le format... Oh, j'ai plus le mot Ça y est, je perds mes mots. Bon. Euh un seul instrument eh ben un trombone avec des octaveurs vers le bas et vers le haut pour faire des solos et des graves des bonnes grosses basses mais alors quand même tu utiliser quand instrument même pas de voix ça c'est beau et pot pot tagada ben là, on est complètement dans le thème hein pas pas faire plus pot pot que ça quoi euh voilà bon, Est-ce que ça vous a plu les enfants hey, Ouais, tu es super. Ouais ouais. Tout était bien sorti malgré les contraintes. Bravo, merci. Merci. Euh, écoute, euh, tu peux te, te tu peux te féliciter toi, tu en avances hein, c'était ton idée à la base de partir sur un truc médiéval. Euh, donc voilà, on est pas mal du tout, je trouve, je trouve, je trouve. Euh, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense avoir fait en plus. Euh, je vous dis à mercredi pour un nouveau morceau et on va euh, on va rebouter les contraintes. Des contraintes de contexte pardon donc on va retomber sur des contextes euh, sur lesquels euh, on était déjà tombé euh, et donc va falloir euh, va falloir refaire des trucs plus ou moins pareil mais pas pareil quoi on va, va faire redoubler d'inventivité sur ce coup là merci pour le stream c'était cool je vous souhaite à tous une bonne journée et à mercredi oui à mercredi 10h heures rediffusé sur euh, enfin rediffusé à la demande sur Youtube et Spotify, rediffusé sur radio culture à la demande sur le site de Radio-Hondoculture, etc., etc., quoi. Vous connaissez les bails euh, Bonne journée à tout le monde. Moi, je coupe la musique ici et je vous quitte en vous laissant le morceau une une toute dernière fois. Et voilà, moi, bon, je vous dis donc à mercredi 10h. Salut